sur mon chauffeur, avec mon père, c'est super, je me prends l'air, et je me perds dans le désert, quelle misère, sans mon père. C'est le bas, c'est le bas, c'est le bas, c'est le bas, le mercredi, c'est trop tôt, quel boulot, dans le métro, c'est pas beau, c'est grado, j'en profite pour faire deux. Jeudi, le vendredi, c'est pareil Je m'ennuie, je m'enfuie